50 29 Au restaurant 1 Au restaurant 1 Est-ce que cette table est libre? Est-ce que cette table est libre? Je désirerais la carte. Je désirerais la carte. Qu'est-ce que vous nous recommandez? Qu'est-ce que vous nous recommandez? J'aimerais une bière. J'aimerais une bière. J'aimerais une eau minérale. J'aimerais une eau minérale. J'aimerais un jus d'orange. J'aimerais un jus d'orange. J'aimerais un café. J'aimerais un café. J'aimerais un café au lait. J'aimerais un café au lait. Avec du sucre, s'il vous plaît. Avec du sucre, s'il vous plaît. Je désirerais un thé. Je désirerais un thé. Je désirerais un thé au citron. Je désirerais un thé au citron. Je désirerais un thé au lait. Je désirerais un thé au lait. Avez-vous des cigarettes Avez-vous des cigarettes Avez-vous un cendrier Avez-vous un cendrier Avez-vous du feu Avez-vous du feu Je n'ai pas de fourchette. Je n'ai pas de fourchette. Je n'ai pas de couteau. Je n'ai pas de couteau. Je n'ai pas de cuillère. Je n'ai pas de cuillère.